الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاي اسلام à une nouvelle séance de l'étude de یا نهی آمارت مرآت القصة البيضاء تطهرت تهجار avezئی آمارت م تطهرت مكانها. ش de des périodes de menstruation. Encore une fois, il y a le hayd, ça c'est les menstruations qui sont normales, la femme peut les reconnaître, mais qu'est-ce qui va indiquer la fin de la période de al-hayd Donc les ulamas, ils nous mentionnent ici dans ce madhhab, entre autres, deux signes principaux de la fin de al-hayd. Le premier, c'est Al-Qassat al-Baydha, wa hiya ma'un abiyadu yakunu akhir al-hayd, wa testabinu rahim Al-Qassat al bayda c'est une décharge blanche, de couleur blanche, qui apparaît parfois à la fin du haïd, à la fin du saignement de la haïd, des menstruations. Si la femme, elle, elle voit, elle constate qu'il y a présence de cette qassa al bayda, elle prend ça comme une indication que le haïd est officiellement terminé. Ou bien, « al-jufuf » ou « al-jafaf »« wa huwa an tutkhila al-mar'atul khirqata fa tukhridjuhumat jafataynila Donc là, c'est lorsque la femme, elle va... vérifier avec un morceau de tissu, par exemple, et qu'il n'y a pas de trace de sang qui reste, il n'y a pas de décharge ou de sang qui reste, ça c'est une autre indication de la fin de al-hayd. Donc, -ma -ala -ma La femme ne doit pas se précipiter de juger que son Hayd est terminé par le simple soupçon. Il faut qu'elle soit certaine que le Hayd il est... terminé. Donc, elle a vu les, soit qu'elle a vu cette décharge blanche là, al bayda, ou bien encore une fois, si elle va vérifier avec un tissu, il n'y a plus de sortie de liquide ou bien de de saignement ou autre chose. Et comme les ulama, ils mentionnent ici, tous bihuta ma L'une des deux est suffisante. C'est pas nécessaire de voir la décharge et aussi de faire la vérification avec un tissu. S'il y a l'une ou l'autre, ça veut dire que al il est Il est terminé. Les ulama, là, ils se posent comme question Hadou aqalli at-tahrî. Est-ce qu'il y a une période minimale de at-tahr Donc, on a quoi On a al-hayd et on a at-tahr. On va écrire ça at-tahrû. At-tahr, c'est pas pas mal. Le contraire de al-hayd, ok At-tahur c'est la période de pureté, la période lors de laquelle il n'y a pas de de menstruation. Est-ce qu'il y a donc si on va dire ça c'est hayd ici ça c'est tahur et ça c'est un autre hayd. Y a-t-il une durée minimale de at-tahur, d'une période de pureté Les ulémas ils disent que dans le mazhab de l'imam Malik, il n'y a pas de durée minimale de at-tahur. Ça veut dire en théorie, il peut avoir le hayd, après ça, tahur de une journée, après ça quoi à nouveau? Un nouveau hayd. La aqall la aqall li li uh, hadd at -tohri. ومن رات علامة الطهر وطهرت ثم عاودها دم آخر، او رات صفره او كدره تركت الصلاة وتحسب ذلك اليوم من ايام الحيض وتحسبه كله حيضا واحدا اذا اتاها قبل طهر تام من او كان انقطاعه قبل تمام عادتها Donc regardez, on va parler tout à Elle va avoir une routine. Elle sait que son haïd, habituellement, il dure tel jour de... tel nombre de jours, par exemple. ok, Ça, c'est une routine. Comme je dit avant, de nos jours, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, et d'autres, il y a beaucoup de déstabilisation dans le haïd normal de plusieurs femmes à cause de certains médicaments et de certaines pilules, et ainsi de suite, contraceptifs, par exemple, qui causent ce... ce déréglage en quelque sorte, ok Donc, ce qui pousse à avoir beaucoup de situations particulières comme ça. Mais en général, les ulama, ils disent, si une femme, elle a une euh, routine, elle sait que son haïd, il dure habituellement dix jours. Et qu une fois, elle constate que son haïd a l'air, elle commence à voir certains signes de, de la fin de la haïd, mais elle n'est pas certaine. Elle ne doit pas se précipité. Mais si elle a vu les signes de la fin de l'haïd, c'est confirmé que cette fois, ça s'est terminé après 5 jours le l'haïd. Habituellement, c'est du jour. Cette fois-là, ça s'est terminé après 5 jours. Elle commence à faire la salette. Elle prend son rousse, elle commence à faire sa salette. Mais là, un jour après, le saignement reprend. À l'intérieur de son cadre de routine, normal, elle arrête la salette. à nouveau. Et elle compte ça comme une seule période de monstruation. C'était une période qui a duré cinq jours, ça a arrêté pendant un jour et ça a repris par la suite. Vu que ça c'était encore une fois à l'intérieur de sa « qabla qabla Donc, soit qu'elle a reconnu ça par le fait qu'il n'y avait pas un arrêt complet, donc le saignement s'est arrêté, mais elle n'a pas nécessairement vu les signes, ou que ça s'est arrêté, mais avant sa routine normale. C'est clair Là, elle reprend la salette, mais dès qu'elle revoit une deuxième fois, là, elle doit cesser la salette, Et elle doit compter ça comme un, une seule période de menstruation. Donc encore une fois, ça c'est surtout pour la femme qui a une had, qui a une routine particulière. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a des femmes qui n'ont pas de routine particulière, ou bien une femme que elle est nouvelle, elle est jeune, c'est la première fois, la deuxième fois qu'elle a une, euh, qu'elle a le hai. Donc là, elle n'est pas habituée en en quelque sorte. ومن تمادى بها نزول الدم فانها تنتظر 15 يوما ان كانت مبتدئه لان أكثر الحيض في 15 يوما ثم تكون مستحاضه تغتسل وتصوم وياتيها زوجها دونك لا فام 15 cité, ابن Ça nous parle d'un quinze jours. Pourquoi le quinze jours ici Le quinze jours serait la durée maximale de l'haïd. Ça veut dire si son haïd commence à durer plus que quinze jours, elle, elle est quoi C'est quel état ici Si une femme, son haïd a, la co a commencé et ça dure, ça dure. Ça fait quinze jours que ça dure. Seize jours, dix-sept jours, dix-huit jours. Ça c'est quoi istihada, ok, parce que ça a dépassé le 15 jours, on va revenir sur le 15 jours incha'Allah ou ta'ala, donc en d'autres termes ici, après le jour elle est en situation de istihada elle va prendre son son bain rituel et elle va reprendre normal à faire la salate et à faire le jeûne et que c'est halal pour elle d'avoir des relations intimes avec son mari et comme on a dit déjà avant ça il rajoute la question de al -Wubu. Est-ce qu'elle fait le woudou ou elle fait pas le woudou Ça, ça va dépendre de l'abondance du sang de l'esthijada. Si c'est excessif au point où que ça sort la moitié du temps, la plupart ou quasiment toujours, là, elle ne fait pas le woudou, même si certains dans le madhab qui disent que c'est mustahab, c'est souhaitable, mais c'est pas obligatoire. Si l'esthijada, elle a duré, elle dépasse les 15 jours, mais c'est istihada très légère. une fois par jour ou autre chose là elle doit faire le wudu à chaque fois que le sang va sortir c'est clair et comme on a dit avant aussi il y a une opinion dans l'imam Malik dans le madhab de imam Malik qui disent aussi que après la fin de la istihada une fois que la istihada se termine si c'est mettant 10 jours après le haid la istihada elle a cessé aussi que c'est mustahab souhaitable qu'elle fasse le le rusl à nouveau mais c'est souhaitable ce n'est pas obligatoire Donc là, pour ce qui est de Al-Hayd dans le madhab de l'Imam Malik, la durée maximale de Al-Hayd, c'est quoi 15 jours. Donc ça, c'est le, le chiffre à retenir, le nombre de jours qui représente le maximum de Al-Hayd. Euh, Taïb, Al-Nifas, après ça, les Loshi. Alors il dit, « Et qui ici, pour lire tout و قطع دم نفسای و كان قرب الولادت اغتسلت وصلت صلت و انتمادا بیا جلست 60 لیلتا، سپس غتسلت و مستحاضه، صلی و تاسو و توطع. حالا برای آنچه در مورد زنی که از لشید است، یعنی زنی که از جان داده است، نفاس اقل نفاس لا لا حد لاقل النفاس باعتبار الوقت اما اقله باعتبار المقدار فقد يكون فقد يكون دفقه لو دوره ا une coulée de sang après l'accouchement, et ça, ça coûte, ça ça va compter comme des comme des Aktharun nifes, maintenant le maximum des périodes des lochis, nifes, c'est quoi C'est 60 jours. C'est tiuna Après 60 jours, si la femme, elle a accouché, 60 jours après, elle a encore le sang, là, elle passe de l'état des lochis, nifes, vers un état de istihada. C'est clair. Donc là, elle commence elle prend son bain rituel, son russle, elle commence à faire la salade, et ainsi de suite. Et c'est les mêmes règles de l'istihadah qu'on a mentionné avant cela. En passant à l'ulama, ils disent pour ce qui est de la fameuse istihadah, dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Istihadah peut durer une heure une journée peut durer une année parce que c'est pas un état normal ça peut même être dû à une maladie ou quelque chose d'autre donc ce n'est pas un sang qui est normal le sang des périodes de ce fait il n'y a pas de, de durée maximale à la istihada. c'est quelque chose qui est ouverte ok un petit détail ici que voilà donc On va pas entrer dans ce détail. Ce détail, je vais, je vais éviter d'en parler parce que là, ça va nous mener vers l'Iddaw, l'Istibra, ainsi de suite. En bref, qu'est-ce que l'auteur de Arrissala, ici, il nous mentionne C'est, comme j'avais dit tout à l'heure, parfois, il va avoir Haïd. Après ça, une petite, brève période de Toh. Et après ça, le Haïd va revenir. C'est quoi la durée de ce De ce, de cette, du, de cette période de pureté temporaire, c'est quoi la durée qui fait en sorte qu'on va compter ça comme deux hijabs ou bien comme un seul hijab Pourquoi est-ce que cette question elle est importante Oui. Entre autres, donc ce, pour, pour les questions de idda par exemple ou bien istibra. L'idda, c'est lorsque une femme, elle est divorcée, elle doit faire sa idda. trois périodes, trois cycles de menstruation. Donc, si il y a haid, après ça le haid s'est arrêté. Elle dit ah c'est fini. Maintenant elle revient dans l'oreille, commence à faire la salette. Un jour après ou deux jours après, le sang revient. Est-ce que ça, ça compte comme deux haides ou c'est l'autre haid qui a juste repris? Vous comprenez? Donc ça, c'est encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails, s'il y a des situations, parce que ça touche au divorce et ainsi de suite, s'il y a des situations particulières, il faut s'adresser aux personnes de Helm, aux personnes de science et euh, chaque situation sera analysée euh, selon cela. Donc, encore une fois, le résumé de la chose ici, c'est de retenir le maximum dans le madhab d'Imam Malik, rahimahullah, le 15 jours pour le Hayd, le 60 jours pour les lochis, pour le Nifas, de se rappeler c'est quoi les deux indications principales de la fin de l'Hayd, et de se rappeler aussi de l'importance pour la femme de, pas, de ne pas se précipiter à déclarer que son Hayd, il s'est terminé juste à cause d'une légère coupure, alors qu'il n'y a pas de signe ou qu'elle n'a pas de ad, n'a pas de de routine qui… que c'est toujours comme ça. C'est clair Oui En cas de coupure, euh, et si on pas et jours passent, est-ce que si on heure, on se rend compte qu'on est en état et qu'on fait le qu'on la prière, est-ce qu'on doit rattraper nos salaires, ou pas, jours-là de Selon le madhab d'Imam Malik, je ne sais pas. Alam. Ça, je ne sais pas. Alam. Oui Oui. Les, si donc là je vais pas nécessairement répondre sur le madhab de Imam Malik, je sais pas c'est quoi l'opinion dans le madhab de l'Imam Malik pour certains, mais l'idée ici, les ulama ils disent que Asr et Maghrib, Zohre euh, et Asr sont ensemble, Maghrib et Isha sont ensemble. Donc là si Tahorat elle est devenue, euh, elle est entrée dans sa période de pureté, alors de l'Asr, elle va faire quoi? Zohre et Asr. C'est si elle rentrée dans sa période de pureté à l'heure de Isha, elle va faire Maghreb et Isha, ok Et ça, on va parler de ça en détail quand on va revenir selon le madhhab de l'imam Ahmed, inshallah, on va aller dans plus de détails. Okay. La section après cela, elle nous parle de la Tahara, le Wudu, Maintenant on va commencer à faire le lien un peu entre la tahara la purification et entre la salat la prière parce que la tahara la purification elle est là pour plusieurs raisons mais la raison principale c'est de pouvoir faire la salat de façon convenable. Alors il dit ici babu al wa al-thawb wa al wa ma min al-libasi fi al-salat. Il va nous parler ici de des règles reliées à la tahara la purification, la pureté de l'eau faut que l'eau soit pure, avec lequel on fait le houdou, avec lequel on fait le istinja, ainsi de suite. Al-Fawb, les vêtements. faut que nos vêtements, il n'y ait pas de najasa, d'impureté sur les vêtements. Ainsi que Al-Buk'a. C'est quoi Al-Buk'a C'est le lieu dans lequel on fait la salate. C'est le lieu dans lequel on fait la salate. Il y a des najasa, des impuretés là-dessus. On ne peut pas faire la صلاة اليادي lieux spécifiquement qui sont exclus dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربه فعليه ان يتاهب لذلك بالوضوء. المصلي امام ابن s'adresse à son seigneur C'est pour cela qu'il doit se préparer pour sa salat, numéro un, par le par les ablutions numéro 2 ou ou de faire le tahur encore une fois qui est le bain rituel le ghusl ici c'est ça le sens de at dans ce dans ce texte là فلا donc on a deux choses ici at-tahara la purification en islam c'est la tahara qui fait affaire qui nous règle le problème des hadath On a déjà parlé des hades. Et qui nous règle aussi le problème du khabath. C'est quoi le khabath Impur. Ce qui est impur. On dit quelque chose khabi, c'est quelque chose qui est impur. Donc on a le hades et le khabath. Il y a des choses qui sont impures. Donc là, on parle de quelque chose de concret. Si quelqu'un a une impureté sur ses vêtements... On parle de quelque chose qui est tangible et concrète, contrairement à hadeth. On a dit tout à l'heure, le hadeth c'est un état moral. Quelqu'un n'a pas son woudou, On va dire, tu es en état de hadeth asghar, hadeth mineur. C'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est un état. Habeth c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut constater ou qu'on peut savoir que c'est quelque chose qui existe de façon matérielle, de façon physique. الاصل في الطهارة الماء لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم على باز لطهارة لپریفیکاسیون اسلام. از باز، این کار با اما گزینه‌های دیگری هم وجود که با خاک یا سنگ‌ها انجام می‌شود که در مورد Mais hasle, la ressource principale pour la purification, c'est bien sûr l'eau. Et de ce fait, on va parler maintenant des types d'eau et des types de liquides. Okay? Ça, encore une fois, comme j'ai dit, pour une première fois, les personnes qui ne sont pas habituées, ça peut sembler compliqué, trop d'informations. On va y aller doucement, doucement. Même si vous ne vous rappelez pas de tout, aujourd'hui, ça va demander une... révision vous pouvez réécouter le cours plus tard relire vos notes et plus tard inshallah on va revenir sur ça avec même parfois un peu plus de détails lorsqu'on va parler du maître Abdel Imam Ahmed rahimahoullahu ta'ala donc les ulémas ils parlent des catégories des eaux al-miyah ma'un miyah ينقسم الماء ابتداء الى نوعين الماء المطلق وهو ماء خالص لم يخالطه شيء وَثَانِي مَا اُنْخَالَتَهُشَيْ L'eau, elle est soit ce qu'on appelle l'eau absolue. C'est quoi l'eau absolue? C'est l'eau qui est l'eau qui n'a pas été mêlée, mélangée à aucune autre chose. 100% 100% water. Ça c'est clair qu'on peut faire quoi? Tout avec. On peut faire le houdou, le rouss, peut laver les nadjassètes, Tout. Et ça, c'est clair, ce n'est pas problématique. Là, ça devient plus problématique lorsqu'on va parler de l'eau qui est mélangée à autre chose. Donc, « mât ou le mouton, taure un émâne, soit le nez de la mina, le mât, ou ne pas mina, la terre, ou le mât, ou ou le ou ou ou ou Donc, il nous dit ici que l'eau, qui est l'eau pure, elle est à l'unanimité de tous les savants de l'islam. Elle est quoi Tahour, pure et purifiante. Regardez ici, il y a une différence entre Tahir versus Tahour. Certains ulama, ils font cette distinction-là. Entre un liquide qui est Tahir, mais qui n'est pas Tahour, Et un liquide qui est tahour, ça veut dire il est tahir, mot tahir. C'est quoi tahir Tahir, c'est toute chose qui n'est pas impure. Cette table, c'est du bois. À la base, jusqu'à la preuve du contraire, c'est tahir. Jus de fruits, à la base, c'est tahir. Un café, c'est tahir. Le thé, c'est tahir. Tout ça, c'est des produits qui sont purs. Ça ne contient pas d'impureté. Là, si on parle de l'alcool, le khamr, ah, là, soudainement, on a déjà une divergence entre les savants. Est-ce que l'alcool, elle est najis ou elle est quoi Tahir. Est-ce qu'elle est pure ou elle est impure Pas dans le sens de la consommation. Non, non, non dans le sens de sa nature. On ne parle pas de sa nature morale, on parle de sa nature physique si quelqu'un touche de l'alcool avec sa main ce qui vient de toucher une najasa ou il n'a pas touché une najasa c'est clair le fait que quelque chose ne soit tahir ça veut pas dire qu'on peut consommer cela des roches des pierres c'est tahir c'est pur pas dire on peut manger des pierres c'est clair donc on parle pas ici de la consommation il y a des plantes qui contiennent du poison, qui peuvent nous tuer. C'est haram de les manger. Mais elles sont tahir, elles sont pures. Ça veut dire si tu as touché avec ta main ou si tu en as dans tes vêtements, ça n'affecte pas ta salette. Elle n'est pas quoi Elle n'est pas impure. C'est clair Donc là, ça c'est un exemple de ce qui est tahir, mais qui n'est pas tahour. Donc on a dit le jus de fruits, un jus de pomme. C'est tahir, c'est pur, mais il n'est pas tahour, il n'est pas purifiant. Laysa mutahhiran. En d'autres termes, je peux pas faire wudu avec du jus de pomme. On est d'accord là-dessus Ça marche pas ça, faire du wudu avec du jus de pomme, ça on peut pas le faire. Même si le jus de pomme, il est tahir, il est pur. Donc, des exemples ici de de sources d'eau pure à l'unanimité. On a l'eau qui descend du ciel. la pluie, l'eau qui sort de la terre, des fonds de la terre, l'eau des puits, l'eau des rivières, des ruisseaux, dans les montagnes, ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'eau qui est quoi Tahour. 100%. À l'unanimité entre les savants, qu'on peut faire avec ça, et on peut prendre le bain rituel, on peut laver la majassa et ainsi de suite. Qu'il soit... Que, soit, que ce soit de l'eau qui coule ou que ce soit de l'eau stagnante. Un lac, c'est de l'eau stagnante, mais c'est de l'eau qui est tahour. Que ce soit liquide ou que ce soit dans son état solide. Comme ici, on a beaucoup la glace. Donc, si quelqu'un va prendre de la glace pour laver une najasa, ça marche. Ok صبر له الماء المتغير الله تعالى هو النبي صلى الطهور ماؤه الحل ميتته la scolia demande d'eau au prophète le droit de faire le par l'eau de la mer le prophète a dit quoi? que l'animal mort dans la mer dans l'océan il est halal. contrairement à l'animal qui est mort à l'extérieur donc si tu vas trouver un poisson mort à l'intérieur de l'océan tu peux le manger Il a dit le prophète Salah que l'eau de l'océan il est quoi Tahur. De ce fait, il est purifiant aussi. C'est clair. C'est pour ça que certains ulama ils expliquent, ils définissent le ma, le ma original, le ma mutlaq, ils disent C'est l'eau qui est comme Allah il l'a créé. L'eau de l'océan, il est comme Allah il l'a créé. Oui. Pour la Oui. Oui, oui, on parle. Oui, c'est ça. C'est les animaux de l'eau qui sont morts, comme les poissons, par exemple, qui sont morts dans l'eau. Non, exactement. Très bonne question, oui. Donc, les poissons, on ne va pas les sacrifier, bien sûr. D'accord. Donc, le, le poisson, on le mange comme maïta. On le mange comme animal qui est mort. Il est mort par lui-même, oui. Okay, là, on est entré dans un autre oui. domaine, qui okay, est sorti de... Le fiqh. Mais, non, mais la, la chasse, ça dépend. La chasse, c'est... De un, il faut que ce soit un animal qui est licite. Euh, il faut que ce soit un animal qu'on ne peut avoir que par la chasse. Donc, tu ne vas pas chasser un mouton. OK? <rire> de deux, cet animal-là, il dit les ulema, « In adraktahu wa fihi baqiyatu hayatin. » Si une fois que tu vas lancer ta flèche, par exemple... Il va être blessé. Une fois que tu le trouves dans la forêt, il est encore en vie. « Il a été blessé, mais il n'est pas mort. » Là, tu dois le sacrifier. C'est clair Non. Euh, après ça, « l'eau qui a changé. » Donc là, c'est la deuxième catégorie, mais là, on a dit il y a deux catégories. L'eau qui n'a pas changé, l'eau qui a changé. Parce qu'on aura trop de sous-catégories par la suite... oubliant l'eau qui n'a pas changé. On va l'oublier. On est d'accord l'eau qui n'a pas changé, c'est l'eau comme Allah Ta'ala l'a créé. Lui, c'est clair. On va l'enlever. On va commencer à parler seulement de l'eau qui a changé. Et c'est de là qu'on va commencer à faire des catégories. Qismani. Al-Mukhali imma Tahirun ou Najis. L'eau qui a changé, soit que ça a changé par l'impact, par l'influence d'une matière pure ou d'une matière impur. Donc, pur, numéro 2, c'est impur. L'eau qui a changé par une matière pure, c'est comme le thé. Après, de l'eau chaude, on a mis ça, On a versé ça au-dessus d'un sac de thé. Donc là, l'eau a changé par une matière qui est pure. L'eau qui a changé par une matière qui est impure. Il se peut, comme ça arrive parfois, il y a un bris dans les tuyaux ou autre chose, et là, il y a de l'eau, de l'évacuation des toilettes ou autre chose qui s'est mêlée avec... de l'eau normale, l'eau qui passe dans les robinets et ainsi de suite, c'est clair. Donc là, l'eau a changé par ce qui est quoi? Impur, par quelque chose qui est nis. فَإِذَا كَانَ طَاهِرًا فَإِمَّا أَنْ لَا يَتَعَذَّرَ لِإِحْتِرَازٍ مِنْهُ كَالْمَاءِ الْجَارِ عَلَى الْكِبْرِيْتِ وَالْزِرْنِيْخِ وَالْطُحْلُبِ وَإِمَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ لِإِحْتِرَازٍ مِنْهُ فَالْأَوْلُ Donc là On va commencer avec ce qui a changé par ce qui est pur. Si ce qui est pur était impossible à éviter, à filtrer. Et là, les savants, ils parlent plus particulièrement d'une certaine influence qui est pas mal naturelle. Comme parfois, il y a certains, certains minéraux qui sont sous la terre, qui sont proches de ce lac, par exemple. dépendamment de là où on habite dans le monde. Ou parfois, il y a un peu de végétation qui va commencer à sortir au fond du lac. Qu'est-ce que ça va faire Ça va changer l'eau. L'eau va devenir un peu vert ou un peu bleu. On va même sentir cette végétation dans l'eau. On peut même la goûter un peu dans l'eau. On va voir que ça c'est de l'eau, mais qui est mêlée avec de la végétation, parfois dans les tuyaux, les grandes conduites, la même chose. Avec le temps, il y a des choses peut-être qui s'accumulent, ça va changer un peu la, la nature. Donc ça, c'est un changement qui est naturel et qui est difficile, voire impossible à éviter. Alors les ulama, ils disent ça, ça ne change aucunement la nature de, de l'eau. L'eau va rester au, quoi Pure et purifiante. Quand on a parlé du changement, j'ai oublié juste de mentionner un point parce qu'il n'est pas mentionné ici. C'est pris comme acquis pour les personnes qui ont déjà étudié un peu de fuq. Mais il y a trois attributs principaux qui changent dans l'eau. Il On doit surveiller trois attributs pour voir ce que l'eau a changé ou non. Lounouhou, sa couleur. Rihouhou, son odeur. Ta'amouhou, son goût. Si l'un de ces trois attributs de l'eau a changé, on va dire l'eau, il a changé. Mais là, encore une fois, on va voir, il a changé par quoi Par ce qui est pur, par ce qui est impur. Là, on va entrer dans les détails. Mais parfois, il n'y a rien qui change dans l'eau. Donc, comme on a dit tout à l'heure, de l'eau que tu vas verser sur des fleurs de thé, par exemple, ou autre chose, qu'est-ce qui arrive Tu vas tout de suite constater que la couleur, elle a changé. Parfois, on constate pas la couleur, mais on va constater par l'odeur, l'odeur de l'eau. Surtout, par exemple, pour les impuretés. Parfois, il y a des impuretés dans l'eau et l'eau va avoir une odeur très répugnante. Même si ça a l'air d'être de l'eau normale, mais on peut déjà sentir que ça sent très, très mauvais. Parfois, c'est le goût. On va goûter à quelque chose. Ah, ça, c'est de l'eau qui, dans lequel... Peut-être il y a du sucre, trop de sucre ou autre chose. Ça n'a pas nécessairement changé de couleur, mais le goût vient de de changer. C'est clair. Et euh, si et parle toujours de l'eau qui a été et par... quelque chose qui est pur, mais qu'on qu a la capacité d'éviter. Pas on a la capacité dans ce cas bien précis, mais ça veut dire en général, c'est quelque chose qui est évitable. Il y a une certaine intervention humaine ou un certain, quoi, une certaine insouciance humaine. Ça c'est comme l'eau qui a changé parce qu'il a été mêlé avec du lait, avec du miel. avec du sucre, du café, n'importe quelle autre chose. Ça, normalement, c'est évitable. Je peux décider, cette eau-là, ce qu'on va... En général, c'est à cause d'une intervention humaine, c'est clair Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas l'eau, on va la laisser quelque part, tout seul, et comme ça, soudainement, il va commencer à avoir du miel à l'intérieur de cette eau. Ça n'arrive pas comme ça habituellement. Donc, dans ce cas-là, les ulamins, ils disent, là, on a deux sous-catégories, deux autres cas de figure. est-ce que ça a changé ou ça n'a pas changé si l'un des attributs de l'eau a changé suite à l'insertion de miel ou de lait par exemple là l'eau il dit le madhahab c'est que l'eau il n'est pas tahur, n'est pas purifiant il est tahir encore Tant que le, le liquide, le lait ou le miel, ça c'est quelque chose de pur. C'est pas impur. Mais on ne peut pas utiliser cette eau pour faire le wudu ou le rousl, par exemple. Une, une oui, il suffit qu'une seule caractéristique. C'est pas nécessaire que ce soient les trois. Ok? N'importe laquelle des trois caractéristiques, si elle va changer, là ça euh, c'est مَنْ مُتَغَيِّرٌ وَإِمَّا أَلَّا يَتَغَيَّرَ فَهُوَ طَهُورٌ Et si ça n'a pas changé ses attributs, alors ça reste « ahur ». De ce fait, s'il y a une goutte de lait qui est tombée par erreur dans le bol d'eau que tu allais utiliser pour faire l'odeau, une goutte d'eau, ça a changé la couleur Non. Ça a changé l'odeur Non. Ça a changé le goût En général, en général, non, mais je peux quand même vérifier. Ça goûte toujours comme de l'eau. Je peux faire l'eau d'eau avec, avec ce bol. C'est clair وَأَمَّا إِن <mouille> Maintenant, si ce qui a été mêlé avec de l'eau, c'est quelque chose de nadis, quelque chose d'impur, comme des urines, par exemple, qui sont tombées dans de l'eau. Alors là, il y a, premier, premier cas de figure, si ça a changé cette eau, alors là, c'est certain que l'eau quoi, aller? Impur. impure. Peu importe que ce soit beaucoup d'eau ou peu d'eau. Donc, s'il y a un grand, beau lac comme ça et que quelqu'un a fait une gaffe dans la construction ou je ne sais pas quoi et qu'il y a des tonnes de déchets, des toilettes qui sont tombées dans ce lac-là, si c'était si important que l'eau du lac a changé, soit sa couleur ou son odeur ou son goût, là, c'est quoi C'est « ma'un L'eau, elle est devenue quoi impur. On n'a pas le droit ici de l'utiliser, bien sûr, même pas pour laver des choses normales. On n'a même pas droit à parce que de l'eau, tout ce qui est nadis, tout ce qui est un liquide, qui est nadis impur, on n'a pas le droit de l'utiliser même pour, même pas pour la consommation, même pour des choses normales. Quelqu'un veut dire, moi je vais nettoyer le euh, le sol de ma maison avec cette eau, ok Non, ça c'est de l'eau qui est نادش Najas, On ne peut pas l'utiliser dans les adettes, dans les utilisations normales de la routine de la vie. وإن لم يتغير كان الماء كثيرا فطهور باتفاق المذهب كان الماء قليلا ففيه خلاف. si l'eau a été mêlée avec ce qui est impur, mais qui n'a pas changé, cette eau là. Alors il dit, si l'eau est de grande quantité, l'eau n'a pas changé de, de nature, elle est encore tahour, ce qui est complètement logique. Encore une fois, si on a un grand lac et qu'il y a trois gouttes de Nadjasa qui sont tombées dans le lac, le lac n'a pas changé. Rien n'a changé des de caractéristiques de cette eau. c'est complètement logique que les savants sont d'accord que cette eau-là, elle est encore quoi Pure et purifiante. Parce que si à chaque fois qu'il y avait un peu de najasa qui tombait dans grande quantité d'eau, et que ça ne change rien du tout, si à chaque fois on va dire toute cette eau, c'est partie, c'est fini, ça ne sert à rien, euh, il va rien rester. Okay? Ça c'est normal. Dans les lacs et partout, dans toute autre chose, il y a parfois des... des animaux qui viennent uriner, qui laissent des nadjassettes, et ainsi de suite. Est-ce que ça va changer la nature de cette eau Non, parce que les caractéristiques n'ont pas changé de 1, et parce que la quantité d'eau, elle est très grande. Maintenant, le khilaf la divergence ici, qu'il dit qu'il y a dans le madhab, c'est si la nadjassette, la pureté, est tombée dans l'eau, ça n'a pas changé l'eau, mais que la quantité de l'eau, elle est petite. Encore une fois, un bol pour faire le woudou. Et il y a une goutte de Nadjasa qui est tombée et qui n'a pas changé cette eau. Est-ce que l'eau, elle est encore purifiante ou elle est quoi Impure, najis. Là, il y a divergence à l'intérieur du madhhab et même à l'extérieur du madhhab. Vous avez une question Ça ça ça veut dire quoi Non, le au fait un, un lac à la base tout ce qui est au naturel que Allah Ta'ala il a créé comme le lac ici suite, on n'a pas de vérification à faire à la base. La vérification c'est s'il y a quelque chose qui arrive. Je vois devant moi un grand déversement de d'impureté, de najassat disons, quelqu'un a jeté des bouteilles d'alcool de khamr à l'intérieur, et moi, dans mon madhhab, par exemple, si je crois, parce qu'il y a une divergence, comme on dit, entre les savants à l'extérieur, du savants de l'islam, à l'extérieur du Maliki. Si moi, je considère que l'alcool khamr al nadjis il y a quelqu'un qui vient, qui déverse, comme ça, des grandes quantités d'alcool, dit c'est périmé ou autre chose, je veux me débarrasser de ça. Alors, c'est là où on va se poser une telle Une telle question. Mais à la base, ce qu'Allah a créé, qui est au naturel, on se pose même pas de question. C'est bon Oui. Oui, Si le lac est grand et que ça n'a pas, pas changé. En général... Un grand lac, c'est pas quelqu'un qui va venir déverser deux trois bouteilles que ça va changer. On est d'accord là-dessus. Okay? Logiquement, c'est pas quelque chose qui va arriver. Mais encore une fois, imaginez si il y... ça, ça arrive parfois dans, euh, ça arrive dans les fleuves, n'est-ce pas, lorsqu'il y a les, les gros euh, bateaux de, euh, de transport cargo. Euh, là, qu'est-ce qui arrive si euh, je sais pas moi, s'il y a de, de l'essence qui a été déversée en très grande quantité, ou à l'intérieur ce cargo est eh bien porté des, des milliers de bouteilles de vin, et qu'il y a eu un accident ou un feu qui s'est déclaré et tout est tombé à l'intérieur de l'eau. Donc là, ça peut changer la nature de l'eau de, de ce fleuve, ne serait-ce que pour une certaine zone. Bon, d'accord Oui, oui. Non, ça c'est pour toute forme d'eau. Même s'il y a le courant, ça pourrait rester de façon temporaire, ça arrive. À la langue, c'est certain que l'eau, parce que ça coule, ça va... Mais ça, ça, ça, ça, ça n'affecte rien ma situation actuelle. Ma situation actuelle, est-ce que l'eau a changé ou ça n'a pas changé Est-ce que ce changement va disparaître après une semaine Ça, c'est autre chose. Le courant va le prendre ailleurs, c'est autre chose. Ça va diluer. Mais maintenant, il se peut que... Cette pollution par une impureté soit localisée là où tu es, c'est bon. est-ce que cette classification là, elle est claire Comme je dis, ça, c'est parmi les, les questions d'enfirkhutahara qui sont les plus euh, qui causent le, le plus de confusion ou de peur pour les personnes qui étudient ça pour la première fois. C'est trop compliqué. C'est juste que c'est parce que c'est il y a beaucoup de cas de figure, mais une fois qu'on s'habitue Euh, ça ne devient plus si compliqué que ça. Quand on va étudier, incha'Allah, la version plus avancée, on va parler de la question de c'est quoi beaucoup d'eau, c'est quoi peu d'eau. Et là, c'est là qu'il y a le fameux hadith de Al-Qullatayn, le fameux hadith de Al-Qullatayn qui, qui fait grand débat entre les savants ici, les juristes, sur cette question bien particulière. Est-ce qu'il y a ce hadd-là, cette, cette différenciation-là à travers euh, les, deux Qulla, les deux Qullatayn Est-ce que le hadith, il est authentique ou non Euh, ça ça cause beaucoup de, de divergences entre les ulama. donc euh, petite révision ici pour deux ou trois cas. Donc là c'est l'eau va changer comme on a mentionné par ce qui est pur et qui est contrôlable. comme l'eau de rose, par exemple, mais au zahre. Alors là, si l'eau, elle a changé, eh bien, les ulamas, ils ont, ils sont, à l'unanimité, ils disent qu'on ne peut pas utiliser cette eau pour le eau d'eau et pour le rosal. On peut l'utiliser pour les adettes, pour cuisiner, pour boire, même si c'est pas nocif à nous, comme on l'a dit. Il se peut que quelque chose soit pur, mais qu'il soit nocif, on est d'accord il faut faire la différence entre les deux. il se peut qu'il y ait un solide qui soit pur, par mais qui soit nocif, nocif. Même, on ne parle pas de purifiant, de purifiant. nocif ça veut dire c'est haram à consommer, c'est interdit à consommer. mais c'est, mais c'est pur. Euh, ça contient quand Comme la majorité des médicaments qui sont en forme liquide, les médicaments, les sirops qu'on donne pour la toux et pour autre chose, ça c'est un tireur. Si c'était pas tireur, on n'aurait pas pu le consommer. Mais est-ce que c'est à, à tout le monde qu'on consomme comme, comme tu veux Non, c'est que c'est un médicament qui peut devenir un poison facilement si on dépasse la dose ou on donne ça à une personne que c'est pas pour elle ou autre chose. C'est clair Oui. Non. Les ça veut dire les les toucher, le fait de les toucher ou tu veux. Oui. Tu as déjà fait maintenant par exemple en partant à la mosquée qui touché tes Oui. que ça Non, ça c'est comme on a dit. Ça on va le voir juste après inchallah, faut pas il faut pas mêler la composante de la purification en islam qui est le hadith, ghuliyou hadith, le woudou les ablutions mineures ou les ablutions majeures le rousn avec la composante de le khabath le khabath c'est les impuretés quand on parle des impuretés les impuretés n'annulent pas ton wudu c'est clair on a déjà dit ce qui annule ton wudu à la base c'est soit le hadeth, rappelez-vous ça veut dire les les les matières qui sortent de façon naturelle des deux points de sortie de l'être humain, comme les urines, et le, et le mavi et le wadi, ainsi de suite, ou les sels, ça c'est ce qui annule le wudu Ou ce qui cause cela, comme on a dit, comme un sommeil très profond, par exemple, très lourd, ou comme les ulama, ils disent dans le cas de l'apostasie, ça, ça annule le wudu Avoir une naja, une impureté sur toi, ça n'annule pas le wudu Ça te donne l'obligation de nettoyer cette... Si tu as, encore une fois, quelqu'un sur ses vêtements, il a une impureté, avant de faire la salette, la personne, il a déjà son houdou, il n'a pas à refaire son houdou. Mais il doit aller quoi? Laver pour enlever l'impureté des vêtements. Oui, Yachim. Il va juste finir après. Excuse-moi, Oui. des gros mots en état d'ablution non ça annule pas la blousson OK Tu pas annuler l'ablution que la personne ait dit des gros mots ou des choses non Oui akhi Vomir pas dans le mذهب Malik On va voir ça plus tard inshallah quand on va parler encore une fois de euh, de la tahara plus avancée on va voir d'autres situations que certains mذهب ils en sont Oui. on peut combiner les deux on va voir ça plus tard char que un rossul peut compter peut peut faire le rôle d'un d'un oudo mais ça c'est seulement les ross les rossels les qui qui sont qui coûtent qui compte comme des Russells. Ça veut dire pas juste prendre un bain quelqu'un il est sorti du gym il va prendre un bain il va dire ah mais je vais prendre un bain donc de ce fait j'ai pas besoin de prendre non non C'est clair. Mais si quelqu'un a fait Roslul Djanaba, par exemple, Roslul Djanaba, ça peut compter comme un houdou. On va parler des détails quand on va arriver à, à Roslinsham. Je de la personne qui sort de douche, qui prend sa douche. Ça, pas Quel, ça compte pas comme un houdou. Il n'a pas fait le houdou. Il a pris un bain. Oui. sort de la douche, il oui. allé Exactement. Il doit aller faire le dos. Mais ça, c'est dans les situations dans lesquelles on fait le rosul. Ok, soit la personne était dans l'état de janab, ou c'est le rosul du vendredi, rosul du mois, par exemple. Exactement. Ah, je ne sais pas dans les autres madhabs, c'est probablement la même chose. Oui mais c'est ça ça ça, ça c'est le rose il faut que l'eau touche tout ton exemple tu fais pas pour ce, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu finis de faire besoins, tu, vas, tu vas prendre ta douche et une fois que l'eau touche toutes les parties de ton corps ça pour À okay. ah, propre. Oui donc, et on va dire l'eau Oui. Alors. Ok, ça c'est probablement à cause du fait que les hanafi ne considèrent pas le rosul et le woudou comme une ibad à ça veut dire la niya n'est pas nécessaire à ça même ça n'est pas nécessaire ils ne considèrent pas que la niya c'est un élément essentiel de ce fait pour eux c'est comme une procédure qui est requise pour faire la salat, c'est clair non vous avez une question <tant> On خالط الماء شيء طاهر ينفك عنه غالبا كعجين ولبن وعسل فغير أحد اوصافه في نفسه جز في غير مطهر لغيره لا يستعمل في أو غسل اتفاقا سيلو pur. Elle a changé l'un de ses trois attributs. Alors, on ne peut pas l'utiliser dans le woudou et dans le rusl. Ça, il faut se rappeler bien de ça. Mais on peut l'utiliser dans les adates, dans les choses qui sont des euh, pratiques euh, autres que autres que cela. Un dernier point ici. C'est pour ça il dit ici euh, وَالصَارَفُ مِنْهُ غُلُوًّ وَبِدْعَتُنْ ابن أبي زايد il dit que utiliser minimiser l'eau qui est utilisée tout en s'assurant de bien faire son houdou c'est une sunna la sunna c'est essayer d'utiliser une quantité minimale pour faire le houdou mais à condition de bien faire le houdou quand on dit minimiser l'eau le, le, qui est utilisée pour le houdou c'est pas pour être stingy ok C'est comme quelqu'un va dire, il faut faire des économies dans la vie. Mais si faire des économies, ça veut dire devenir cheap, ne pas dépenser sur les besoins de la vie, ça on appelle pas ça des économies. Ça va dire, faut pas bien, c'est pas bien de gaspiller dans dans dans dans la vie. Déjà, il va dire à ses enfants ou bien à sa famille comme ça, éteignez le chauffage. C'est pas bien de gaspiller dans la vie. Gaspillage, c'est pas bien. Quelqu'un est en train de, ça ça, ça c'est arrivé devant moi que les gens lisent le Coran dans le masjid en train de lire le Coran quelqu'un vient et va éteindre toutes les lumières. <rire> dire c'est pour faut faut pas gaspiller l'argent du masjid faut préserver. Ça c'est pas ne pas gaspiller ça ça c'est endommager le bien les bonnes œuvres. Ça c'est la même chose. Quand on dit ne pas trop gaspiller L'eau, ça ne veut pas dire au point de ne pas bien, bien faire son eau. C'est pour ça qu'elle dit ici, l'imam ibn Abizaïd, وَقِلَّةُ الْمَا مَعَ إِحْكَامِ الْغُسْلِي Le peu d'eau, tout en bien maîtrisant le lavage, c'est une sunnah. C'est la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَالصَّارَفُ مِنْهُ غُلُوُّنْ وَبِدْعَةٌ Et l'excès, l'exagération, l'excès dans l'utilisation de l'eau, c'est une bid'a, Et c'est un صرف c'est un excès Donc ça ça peut être soit par insouciance, il y a des gens comme on le fait de n'est-ce pas le robinet maximum, comme ça, ça, L'eau qui coule à flot, ça peut être soit par insouciance ou soit par relou. Relou, c'est l'extrémisme. Pourquoi Parce qu'il y a des gens, il est extrême dans sa pratique. Il a le waswas -was ou autre chose. Il fait le woudou, ça dit, non, non j'ai besoin de plus. Il faut laver encore plus, plus. Il faut s'assurer d'avoir bien lavé. Là, là, on est dans le domaine de al bid'ah, ok? Bid'ah parce que c'est ajouté sur la sunna du prophète Mohamed, alayhi salatu wa, Assalam. C'est pour ça, comme on a mentionné, ça peut être euh, makruh, comme ici il mentionne dans le Madhabul Imam Malik Rahimahullah. C'est si makruh, c'est détestable, c'est contraire à la Sunnah de trop utiliser d'eau. Et comme on a dit, ça peut être même interdit si c'est une croyance, la personne, elle s'efforce comme ça de laver. Elle dit, je veux bien laver et tout. Parce que là, on peut tomber dans la bid'a. Il avait plus que ce que le prophète, sallallahu alayhi wasallam. il l'avait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il, avait, prophète, wasalam, il faisait sa woudou avec al-mud. Al-mud, les ulamas, ils disent, c'est lorsqu'on va mettre les deux mains comme ça, les deux mains d'une personne qui a des mains de taille moyenne, mettre les deux mains ensemble et mettre les remplir d'eau ça c'est le ça c'est le mud c'est clair et il y a le sa le sa qui est quatre amdad c'est quatre fois cela 1 2 3 4 le prophète ali sallatou wassalam il faisait son wudu avec le mud et il faisait son rousl avec quoi Le sar jusqu'à 5 mouds, le sar ou un peu plus qu'à sar. C'est clair Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilisait pas beaucoup d'eau dans sa woudou alayhi as-salatu wa s-salam. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka'a nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.